Un homme s'est levé à l'est du soleil Un homme s'est levé, le monde n'est plus pareil À tous les coins de rue, c'est comme un air de fête Des millions d'inconnus vont relever la tête Les cloches des églises réveillent les étoiles La peur n'est plus de mise au pied des cathédrales Sous les yeux étonnés Des puissants de la terre, et non, me revenu après des millénaires. Marie-Madeleine, lève-toi, toi qui l'aimais, toi tu le reconnaîtras. Va sans tarder prévenir tous ses frères, Jean et Mathieu, et surtout Simon-Pierre. Un homme s'est levé et soudain dans la nuit Le monde des Oliviers est au cœur de Paris Il a mis son violence à quelques pas de nous Par ça c'est le patience des armées à genoux Déjà sur son passage New York et Bethlehem Ne sont plus qu'un village le jour d'un c'est la scène. Personne n'y croyait plus à l'homme de Nazareth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 Depuis longtemps déjà, même si la terre à nouveau l'abandonne, va retrouver et ton Dieu est ton homme, Marie-Madeleine, réveille-toi. Il est revenu aussi fort qu'autrefois et jamais rien.